Mais pour ce qui va rester au second tour, euh, j'invite nos concitoyens, d'une part, à consulter euh, le bilan du député sortant. Les états de service du député rentrant, apparemment, puisque Loïc Corrige... Et aïkouche des sénènes-baï, serre proposat sénènes, Loïc Corrigeek, sénèta-hau, oudu yalaït sinien zo egin dezen ebaai ser egin dien waai arte, ez armadan bena bai publiko Eta eka zo egin dezen, Macron en nul nula elkikoden ondoko alkerizketan. Een bibl macronien ki eet poset sur se genou kant i va répondre a botek proxen interview.